deskisses délicieux enfants de chaîne et bon sang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 Sans jouer avec l'œuvre Moi je l'aime, je l'aime notre ADN On s'était juré de tout faire dans le sens sentimental Mais c'est quand on ne sent plus rien qu'on entend siffler les balles Le juste milieu Il m'aime et son contrôle dans notre ADN Toujours pour le mieux Mais trouver ce que l'on met graver ce mal Jamais dans tes veines, sans te démarrer pour Notre ADN, c'est marqué dans tes yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec l'œuvre. Moi je l'aime, je l'aime notre ADN. sois bien conscient parfois, la route est glissante. Accroche-toi bien dans les virages, on croit conduire en fait ton âge. Soisons bien conscients, parfois, la route est glissante. Si tu perds le contrôle, ne lâche pas la route, se dessinera de même. Gravé sous ma soeur, jamais dans ses veines, sont des miracles, notre ADN, c'est marqué dans ses yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec l'œuvre. Moi je l'aime, gravé sous ma roue, Jamais dans tes veines, sans te demander bravo Notre ADN, c'est marqué dans ses yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec leur feu. Moi je l'aime, je l'aime notre ADN. À Môme, elle joue pas les starlets Elle met pas des lunettes Le de soleil Elle pose pas Pour les magazines Elle travaille en usine à Créteil Dans une banlieue Surpeuplée On habite à meublé. Elle et moi La fenêtre n'a qu'un carreau Qui donne sur l'entrepôt Et les toits Papa à saint paul de on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen, comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part on aurait, mais c'est loin. Mais ma môme, elle a vingt cinq berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été dans la ville sans sommeil, chez nous il y a du soleil qui s'attarde, je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit, toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre laine on dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle ne joue pas les starlettes Elle ne met pas de lunettes Et de soleil Elle pose pas pour les magazines Elle travaille en usine A Créter Recognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of fear.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 Treat me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 On va danser le big bisou Big bisou en anglais ça veut dire gros baiser Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai baiser. Nos grands pères et nos grand-mères se c'est tellement de manières Qu'ils peut-être parfois jusqu'à cent ans Pour s'embrasser C'est un souvenir du joli temps passé Passé Noble et tout. Attention sur la main. Embrassez-vous. Stop. Juste après. De plus près. Sur la joue. Attention sur la joue. Embrassez-vous. C'est que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout. Hardy, le bébé, dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous. Émotion, grand frisson sur la bouche. Attention sur la bouche. Embrassez-vous. Ah oui. Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore. Bidissant, bidissant. Sur la main, style ancien. Jeg ton nom Et ton corps La main sur le porte au Vecchio Je souris au venin Qui me brûlait le dos Je ne pleure pas, je nage Dans l'océan de flammes donné la